pas la méchance des des âmes mais le silence des autres qui font tout semblant des et quand les enfants me demande pourquoi la mer est elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop ple et eh, eh, eh, moi ce qu'on a fait et eh, eh, eh, mettez moi ce qu'on a je suis sur mon divan je regarde la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 c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre mais Le pire c'est de, ce de, de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive Le pire c'est pas la méchance des hommes Mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter Et quand les enfants me demandent Je suis obligé de répondre que les voix sont trop pleines le, le pire c'est pas la méchanceté des hommes mais le silence